Bonjour à tous et bienvenue dans Napote Pomo 2016, la suite. Euh, on va continuer dans cette troisième édition euh, d'explorer les titres français qui se trouvent sur le site sissyhit.net. On va commencer tout de suite avec euh, Regard du Nord et le titre Silence, C'est extrait de l'album qui s'intitule Orion frais et qui est sorti en 2007. Entre nous, j'en ai connu beaucoup. Des silences différents, des silences Changeant des silences si longs, des silences si est des silences de mort, des silences de pierre. À faire tomber les murs, c'est son du silence. Ce souci bien peu de mes ouïes malheureuses. Indécence de l'âme, entendre les murmures. Mais quand rien ne donne, dans toutes est monotones, c'est la peur qui vous garde. La compréhension du gage, pourquoi pour moi nullement, mort, pourquoi les autres et pas moi. Je n'ai rien fait de faux, je suis seulement différent. Je n'ai rien fait de faux. Par inadvertent En silence Quand tous les gens dansent en silence Au téléphone en silence Se traînent des regards qui s'échangent. Le silence, c'est certain, n'est pas la proie des anges. tes visages ternis tendus, trop d'ennuis. C'est souvent en silence que le mal revit. Ces silences, sans censures, mais sans mots, ils s'injurent. Leurs yeux sont vides, leur cœur harine, leurs cœurs trop paris de leurs armes. Ces silence qui vous dénigrent. Un silence par inadvertance. Un silence quand tous les gens dorment. Un silence exprimer un coups chaque jour ton silence ma s'en m'enfonce un peu la tête sous l'eau J'ai trop de choses à dire qui ne sont qu'une suite illogique de mots Je me sens trop fragile, ton silence me colle à la peau J'ai besoin de bruit pour oublier l'humiliation Oublie que j'ai pas vu la haine que tu cachais sous ton nom J'ai peur de plus me rappeler comment c'était avant Avant que ce putain de silence nous fasse toucher le fond un Silence Par inadvertance Quand un tous un les gens dorment silence non, on va pas faire le silence, on va continuer avec d'autres chansons françaises, enfin une autre pour aujourd'hui et puis le reste pour les épisodes suivants. Alors euh, on va passer à un autre titre par le, le groupe de Navarre, le titre c'est « Mauvais garçon », cet extrait de l'album qui s'intitule « Premier choix » qui est sorti en 2010. Y a des gens qui cherchent à tout prix à se faire passer pour meilleurs. Qu'ils ne sont, ces monsieur parfaits, ces beaux parleurs montrent juste qu'ils ont bien appris leur leçon. Moi, je trouve à contrario qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut quand on s'est déjà fait mal voir. On est sûr de ne pas décevoir. Et il n'y aura pas de seconde occasion de faire une première mauvaise impression. Alors, mot. Son, mauvais garçon, Mieux vaut jouer son rôle de mauvais garçon. Quand je croise le chemin d'un xénophobe, Y'a pas plus arabe que moi sur le globe. Mon passe-temps préféré. Quel snob et si d'aventure madame est trop forte alors sans hésiter je m'effémine car pour exaspérer je fémine mine d'être le pire cauchemar de tous ces soi disant bien pensants les intenis toujours ont leur douche froide de mes propos indécents car je suis bien le mauvais garçon mauvais garçon ou rien de de mauvais garçon, mauvais garçon, mauvais garçon, rien de bon, graine de mauvais garçons. Mówił, garson. Au foudre des mauvaises langues Et quitte à être toujours poursuivi par les imbéciles et leurs harangues. Mis sur le banc des accusés Moi j'aime autant abuser De la malveillance l'autrui Et sans jamais culpabiliser Savoureux les fruits de mes entorses à la morale des gens civilisés Car je suis bien le mauvais garçon Mauvais garçon pour rien de bon Graine de mauvais garçon je suis sûr que vous n'êtes pas d'aussi mauvais garçon que cela, euh, en tout cas c'était le dernier titre, deuxième donc dernier titre de l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve demain euh, si tout va bien pour l'épisode 4 d'ici là prenez soin de vous, ciao ciao